Étoiles, parfois très brillante et parfois toute pâle, voyageait en courbe, en droite, en spirale, dans le firmament. La petite étoile sur toute la terre causait du scandale et rendait la vie vraiment infernale à tous les savants cherchant dans les vieux livres, on s'aperçut qu'elle existait depuis toujours Et que dans le monde entier, à son sujet, on avait fait de beaux discours De notre planète, les observatoires braquaient leurs lunettes Mais les astronomes se cassaient la tête Parce que simplement... Dou -dou -dou -dou -dou,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 Mais je dois vous l'avouer en grand secret, un poète m'a dit un jour Que cet astre vagabond tout simplement c'était l'étoile de l'amour Va petite étoile, que tu sois brillante ou toute pâle Pour tous ceux qui s'aiment d'escale en escale Il faut continuer, ma petite étoile, à te promener, ma petite étoile, dans la voie lactée, ma petite étoile, pour l'éternité.